Quitte pas, il faut t'oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures. Tu es parfois à coups de pourquoi Le cœur du bonheur Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie Venu de pays où il ne pleut pas Je creuserai la terre jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps d'or et de lumière Je ferai un domaine où l'amour sera roi Où l'amour sera loi, où tu seras reine ne me, pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas, je t'inventerai Des mots insensés que tu comprendras Je te parlerai de ces amants-là, qui ont vu deux fois Leur cœur s'embraser, je te raconterai L'histoire de ce roi, mort de n'avoir pas pu Te rencontrer, ne me quitte pas Ne me quitte pas Et on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux il est paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé meilleur avril et quand vient le soir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 Je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main. L'ombre de ton chien Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas